Ma foi dans les livres célestes. Dieu a envoyé les livres sur ses messagers pour prêcher les croyants et avertir les mécréants, un argument pour la création.